24hoursofspa.com Merci d'écouter Vivacité, il est 11h L'actualité, on accueille Delphine Vreux, bonjour Bonjour, deux bâtiments évacués ce matin à Mons Bâtiment du ministère des finances et de la police fédérale Derrière la gare Le périmètre de sécurité est à présent levé Mais un homme au comportement suspect a été interpellé Qui est-il et que faisait-il On attend les informations du parquet. Des chiens renifleurs ont été amenés sur place. Ils collectionnaient les vieilles armes et les explosifs. à Anderlu, près de Charleroi, un homme de 82 ans a été tué par une grenade. Elle se trouvait dans l'abri de jardin. L'homme était visiblement en train de la manipuler. Les démineurs sont sur place. L'explosion et l'incendie dans l'abri de jardin pourraient poser problème pour le reste de la collection. Les démineurs étaient déjà intervenus chez ce collectionneur au début de l'année. Comment économiser 91 millions d'euros en scindant les vacances des Flamands et des Wallons L'opérateur Thomas Cook arrive à cette conclusion après une étude. Si les Belges ne partent pas tous en même temps, il y aura moins d'embouteillages, moins de stress. Touring se base sur trois semaines de congés communes entre Flamands et Wallons et plaide aussi pour des vacances d'été plus courtes mais mieux réparties tout au long de l'année. Les vacances encore, les touristes ont massivement desserté la Turquie, moins 40% en juin, c'est la plus forte baisse en 22 ans. La Russie annonce ce matin la création de couloirs humanitaires autour de la ville d'Alep en Syrie. Opération de grande ampleur, dit le ministre russe de la Défense. Alep est assiégé depuis le 7 juillet. Trois couloirs pour civils seraient formés avec le pouvoir syrien. Un quatrième pour les combattants voulant rendre les armes. Le président syrien Bachar al-Assad décrète une amnistie pour tous les rebelles qui rendraient les armes. La météo, il faudra attendre la fin de journée pour que le temps redevienne sec partout, 19 à 23 degrés. Demain, ce sera un copier-coller, le week-end sera sec la plupart du temps. Le point RTBF Mobile Info avec Adrien Demet et c'est à nouveau très calme. Oui, assez calme. C'est en dit, notons tout de même un accident signalé sur l'A604. C'est la liaison entre Sorin et Biarzé. L'accident s'est produit autour de Jemeb sur Meuse. C'est la berme centrale qui est bloquée à cet endroit vers Biarzé. Vous perdez un petit peu de temps sur le 19 entre Edegheim et Malines vers Bruxelles une dizaine de minutes perdues. Et puis vous êtes ralenti également à l'approche de la frontière française via le 17 venant de, de Courtrai. Une quinzaine de y Minutes perdues à partir de Halbeck. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je vous laisse avec Stéphane Piebeuf, un air de vacances. Et Vous vous l'avez vu Vous l'avez vu regarder par la fenêtre Delphine Le soleil Oui, il y a une éclaircie, c'est génial Et c'est pour nous Oui, on va en profiter un max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 Nous sommes jeudi aujourd'hui pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui y travaillent, c'est important de faire la fête le jeudi, de se détendre. En tous les cas, tout l'été sur Vivacité, c'est la détente, c'est l'été qui s'installe, déjà avec la grande évasion et puis en air de vacances jusqu'à 13h avec des tubes de l'été. On va vous rappeler la Macarena tout à l'heure. Il vous reste moins d'une heure pour vous remémorer la chorégraphie parce que nous danserons sur Vivacité, bien sûr. Nous serons Dans le jardin extraordinaire de Thibaut Dumortier, les people seront en vacances une nouvelle fois. On se baladera dans les autres pays, voir ce qui fonctionne bien dans les tubes de l'été et notamment en Autriche. Et puis évidemment, Denis Collard vous dévoilera la météo de vos vacances que vous pouvez demander, notamment sur notre site internet vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances, vous nous contactez, vous nous dites ben Tiens, voilà, moi je pars dans deux jours ou la semaine prochaine à tel endroit. Et eh bien, Denis vous dévoile votre météo, service personnel. Vivacité, on se retrouve avec notre tout premier tube de l'été après Adèle. Un air de vacances sur Vivacité. à l'album 25 d'Adèle qui succède à l'album 21 qui s'est vendu à 27 millions d'exemplaires rendez-vous compte c'était la plage 1 de l'album said my love to your new lover jusqu'à 13h un air de vacances sur Vivacité Ah, c'est même la plage 2, puisque la plage 1 si je me souviens bien, c'est euh, Hello. On a des cadeaux à vous offrir, avant notre tout premier tube de l'été qui va nous emmener dans les années 80, tout à la fin, en 1988, ce sera un duo, j'en dis pas plus, mais des cadeaux euh, chaque jour, grâce à 365.be, et là nous avons décidé de vous emmener à Belloward pour une journée inoubliable en famille pour quatre personnes. Vous allez pouvoir y aller cette saison d'été, jusqu'au 25 septembre, donc même pour un petit peu déconnecter euh, dans les premières semaines des Pour les enfants, vous pourrez y aller, il fait encore bon au mois de septembre Et donc si vous souhaitez gagner ces quatre places Le jeu de la plage consiste à retrouver l'interprète d'une chanson Mais alors il va falloir vraiment être les meilleurs aujourd'hui Car cette chanson, on va vous passer en extrait de 1 seconde Voilà. Êtes-vous capable, pensez-vous, de reconnaître une chanson à partir d'une seule seconde Eh bien, nous allons le savoir, ça se passe par SMS au 6003, donc prenez maintenant votre GSM, ça va aller très vite, tendez surtout très bien l'oreille et vous envoyez la bonne réponse, donc l'interprète de la chanson au 6003 par SMS. Attention, ça dure qu'une seconde et c'est de cet artiste qu'il s'agit. Ah, oui, c'est très court, C'est très très court. À vos avis, là, ça s'adresse aux experts. On va remettre une fois. <musique> Ouais, une seconde pour identifier une chanson si vous en êtes capable, si vous êtes un super héros, et eh bien n'hésitez pas à jouer 60-03, et peut-être que tout à l'heure, en direct, vous serez sur Vivacité pour remporter ces quatre places pour Belloward direction Ypres, avec plein d'attractions très sympas, il y a notamment le Hurricane il y a la Bangal Rapid River il y a le Petit Prince 4D avec la Mission Jungle aussi, les Papillons, c'est un super parc il y a plein de spectacles aussi, bonne chance à vous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 Ce week-end, la Jupiler Pro League est de retour en direct sur Vivacité. Ce vendredi dès 20h, Maligne, Club de Bruges. Ce samedi dès 18h, Moucron, Anderlecht et Charleroi, westland beveren Viva Sport, le sport en direct sur Vivacité. Et si vous preniez l'été Du Bon côté spiritualité, un mot qui peut parfois nous faire peur. Nous allons tenter de le démystifier dans l'été du bon côté de ce jeudi avec vous et les auteurs Franz Götkeber et Sandra Huguen. Nous allons retrouver la tradition de la sagesse qui nous habite ces 13 heures sur Vivacité. L'été du bon côté avec Émilie de kegel et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/slash ovio. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Oh. 13 heures, vivacité, en air de vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances Eh oui, moi je n'ai pas changé d'adresse. On revisite tous les tubes de l'été dans un air de vacances. Et là, vous les avez reconnus, David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances Ce sont deux Français qui se sont initialement illustrés avec un titre qui s'appelait Bella Vita. Il s'appelle d'ailleurs toujours comme ça. Et c'est vrai que déjà à l'époque de ce titre, eh bien, ils ont eu du succès. Mais Il y avait aussi quelques rumeurs non fondées au sujet de leur orientation sexuelle. David et Jonathan, ce sont leurs vrais noms, c'est aussi le nom du mouvement homosexuel chrétien. Et il n'en faudra pas moins pour leur prêter une liaison à l'époque de l'apparition de ce titre écrit et composé par un certain Didier Barbelivien et qui sera un déhit de l'été 1988. Et pour l'anecdote, comme ça euh, vous serez au courant, David épousa la fille de Claude Lelouch en 2013. Voici David et Jonathan sur Vivacité 1988 Est-ce que tu viens pour les vacances T'avais les cheveux C'est connu comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi, pour faire le malin, je chantais en italien. Je n'ai pas changé d'adresse je serai je pense à un... d'été je te tiendrai la main en rentrant au petit matin ce que j'ai pensé à toi les nuits d'hiver où j'avais froid j'étais à gauche la reprise aussi de cette chanson par les nuls, hein, David et Ben Soussan vous vous souvenez peut-être de ce disque du sentier, c'était ça qu'est-ce que tu vends pour les vacances les caleçons et les maillots de bain je serai je pense un peu en avance à l'ouverture du magasin qu'est-ce que tu vends pour les vacances j'ai rien vendu pour les C'est pas mal, hein, en période de solde. Tout de ton magasin. Voilà, des tubes de l'été, il y en aura encore, bien sûr, jusqu'à 13h. Et tout à l'heure, la Macarena, nous danserons avec Los Del Rio sur Vivacité. Et voici le groupe Delta en visant la lune. Et puis, euh, on va aller chercher de Nicolas Robard de la plage pour la météo des plages et de vos vacances. On dans les étoiles, on aura plein de belles histoires à raconter. Pas t'arriver sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltaplanes. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu seras étonné de voir jusqu'où peut nous mener. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons valent mille blessures. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. On atterrira dans les étoiles. sera notre invité à 11h30 sur Vivacité. Nous serons dans son jardin extraordinaire. On le questionnera sur ses vacances et tout de suite après, on prendra le large avec Denis Collard. Dans quelques secondes d'ailleurs, la météo des plages arrive. Viva. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. En télé sur la lune Son sens de l'observation et de la déduction sont implacables. Rien n'échappe à l'inspecteur Humphrey. Votre série policière de l'été se passe sur une île. Meurtre au paradis, tous les samedis soirs sur la Une. 11h-13h, un air de vacances sur Vivacité. Excellent jeudi avec nous sur Viva, vous êtes très nombreux à nous écouter aussi depuis la côte et certains d'entre vous souhaitent s'y rendre dans les prochaines heures. à l'aube de ce week-end qui s'annonce comme le week-end de chassés-croisés entre les juillettistes et les haussiens, le littoral est-il the place to be Nous allons immédiatement vous poser la question de Nicolas, bonjour Oui Stéphane, en effet, ce sera the place to be, comme vous dites, avec moins d'averses qu'ailleurs. Donc finalement, on sera un petit peu privilégié sur nos plages. Avec toutefois des petites nuances, c'est vrai qu'aujourd'hui ce sera déjà un temps quasiment sec avec nuages et éclaircies. Le risque d'averse est vraiment limité. Côté température, on attend 21 degrés pour aujourd'hui avec un vent qui sera modéré l'après-midi de secteur sud-ouest. Pour demain, ce sera aussi un temps à a priori au sec. Par contre, le vent deviendra un petit peu plus soutenu avec des petites rafales jusqu'à 55 km à l'heure l'après-midi. Et puis ce week-end, les averses devraient être assez rares. On bénéficiera de beaux moments d'accalmie avec une moyenne de 21 degrés. Alors, dans quelques instants, Émilie De Kegel viendra dans le studio Vivacité nous livrer le menu de l'émission L'été du bon côté euh, qui aura lieu tout à l'heure à partir de 13h jusqu'à 15h. Alors hier, en fait, on lui a lancé un défi à Émilie trouver le titre qui est numéro 1 au Vietnam. Alors, votre défi à vous Denis, c'est de nous indiquer la météo à Hanoï, où nous nous rendrons demain car nous appellerons en direct un people en vacances que vous connaissez très bien, Benjamin Maréchal. Alors Denis, faut-il emporter du monoï pour bronzer à Hanoï Eh bien Stéphane, ce sera la question du jour hein, Pour paraphraser justement Benjamin, <rire> je suis parti à Hanoï, je n'ai pas pris mon monoï ai-je bien fait On répondra évidemment à cette question avec nos spécialiste en studio <rire> Denis Collard nous dit qu'il faudra malgré tout euh, prendre son meneuil mais pas dans l'immédiat puisque demain eh bien, on aura des averses orageuses sur Hanoi, 29 degrés mais coup de tonnerre possible 32 degrés samedi mais avec encore un résidu d'averse. par contre à partir de dimanche et jusqu'à mercredi, on, on attend 33 à 34 degrés avec de belles éclaircies donc on retiendra euh, meneuil certains jours et pas meneuil d'autres jours enfin c'est moi qui le dis <rire> excellent merci de Nicolas on vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres destinations si vous souhaitez demander la météo de vos vacances c'est possible hein, deux solutions soit par sms ça vous coûte 50, 50 centimes vous envoyez votre destination au 3063 ou alors c'est gratos hein, si vous passez via le site vivacité.be rubrique contactez nous voici Henri Pfr You guide me home Quelques instants sur Vivacité, il y aura Luan avec euh, Tourne. À l'instant, c'était Keen. This is the last time. Adrien Demet, faut-il patienter sur les routes? Pas trop, ça se passe assez bien en cette fin de matinée. Notons tout de même un accident sur la liaison à 604 entre Sorin et Bierzet. L'accident est à autour de Jemeb sur Meuse, c'est la berme centrale qui est encombrée vers Bierzet. Pour le reste, c'est ralenti à l'approche de la frontière française sur l'E17 venant de courtrai Comptez une quinzaine de minutes perdues à partir de Halbeck. Et puis il y a cet objet qui encombre, l'E411 à autour de Sauvé, c'est une Une pièce métallique, sauvée, c'est au kilomètre 77. C'est la bande de gauche qui est encombrée et c'est en direction de Namur. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Les people en vacances, bonjour Tanguy Dumortier. Bonjour à tous les auditeurs vacanciers de vivacité. Alors, êtes-vous dans votre jardin extraordinaire en ce moment ou vous êtes plutôt au travail Ah, vous ne pensez pas si bien dire. Je suis dans mon jardin extraordinaire. Vous savez, il y a un effet un peu bizarre au fait de voyager toute l'année. La saison du jardin extraordinaire nous a amené au Sri Lanka, au Brésil, au Congo, en Écosse, en Corse, un peu ouais. partout. Et puis, ben, pendant les vacances, j'aime bien rester un peu dans mon jardin, justement. Vous savez, en faire le tour tout doucement et regarder les petites choses qu'on qu ne voit pas toute l'année parce que, parce que je suis trop loin, tout simplement. Vous avez un grand jardin. Il est dans quelle région, votre jardin Je ah, J'ai pas un très très grand jardin, mais j'ai un petit jardin avec une petite mare. Euh... Euh, ça fait quoi 20 sur 20, on va dire, et je suis dans le coin euh, en limite entre le Brabant Wallon et le Hainaut vers une nuitière. Donc en fait, vous êtes le seul Belge euh, qui, <rire> qui est en vacances parce qu'il ne part pas, en fait. <rire> Voilà, exactement. Euh, bah, parti quand même 5-6 mois par an, vous savez. Alors, euh, quand les vacances arrivent, bah, ça fait du bien de se poser dans son propre jardin et de laisser un peu ses racines ses racines euh, s'enfoncer dans, dans le sol local, on va dire. Tiens, parmi toutes les destinations que vous avez visitées dans, dans le Jardin Extraordinaire, quel était votre meilleur souvenir Oh là là, c'est toujours la question très très difficile euh, qu'on me pose euh, entre tous les tournages, parce qu'ils sont tous vraiment vraiment euh, fabuleux, mais je dois dire que je pense que les, les auditeurs, ils ont sans doute été nombreux à déjà y aller ou à vouloir y aller, je pense que la Corse a été un vrai coup de cœur, et pour la Corse, et pour les Corses, ça a vraiment été une destination très très très sympathique, euh, on verra l'émission dans, dans quelques mois, et ça a été euh, une vraie découverte, moi j'étais jamais allé dans ces coins-là, une vraie découverte des merveilles de la Corse, on a à la fois euh, la tête dans les nuages, les pieds dans la neige quand on est en haut, et puis quand on est tout près de la mer Méditerranée, on a le regard dans ce bleu intense et turquoise, c'est vraiment très très chouette. Et puis on a été guidés par des Corses absolument fabuleux et qui adore les Belges. C'est vrai, justement, dans, dans, en Corse, sur l'île de beauté, on peut tout faire, hein, à la fois la montagne, la mer, la piscine. Ouais, vous préférez ouais. quoi, vous, entre les trois Entre la piscine, la mer et Alors, la moi, montagne J'aime ne pas avoir à choisir. Donc, justement, on a fait un peu les trois et euh, on a essayé rejoindre des plongeurs de l'Université de Liège parce que l'Université de Liège a une base marine là-bas. Ah bon vous verrez dans l'émission ouais. que c'est vraiment surprenant. Depuis les années 70, l'ULG a, a des plongeurs océanographes qui, qui plongent, qui font des études sur la Méditerranée et qui ont quand même des plus beaux métiers du monde, c'est-à-dire devoir plonger toutes les, tous les jours dans la Méditerranée. C'est pas extraordinaire ça. ça. Et, et vous vous devez voyager toute l'année. Ouais, <rire> c'est pas reçu. extraordinaire ça. <rire> <rire> <rire> la météo idéale pour vos vacances, pour pour vos voyages. Alors euh, moi j'ai le, le, le dicton euh, du village, c'est il euh, n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc voilà, ouais. on s'adapte. Ça. Vous êtes Tant qu'on a le temps d'être avec des gens qu'on aime bien Des endroits qu'on aime bien euh, bah Après les, la Corse on était en Écosse Il a fait absolument scandaleusement dégueulasse Et c'était euh, extraordinaire quand même euh, De surfer entre les petites Bruines écossaises euh, Et les, les gouttelettes qui pleuvaient de partout Et puis dès qu'il y a un rayon de soleil Il est tellement euh, des fois rare Et, euh, et, et, et incroyablement Attendu qu'il est fantastique Donc moi j'aime toutes les météos J'ai pas de problème avec, avec la pluie, la neige, le vent Ça me fait plaisir aussi Quand vous recevez des amis dans votre jardin personnel, euh, avez-vous un apéro ou un cocktail de prédilection Ou pas vraiment, non, non, non, pas vraiment euh, d'apéros. J'adore les apéros, hein. vraiment, j'y prends un temps euh, incroyable. Après, des fois, j'ai plus faim, d'ailleurs. <rire> j'adore euh, euh, j'adore les produits euh, les produits locaux euh, qu'on peut trouver à gauche, à droite, quand on est en vacances. C'est un truc que je ramène de plus en plus souvent. Donc, j'adore les olives, j'adore euh, les bons petits saucissons, j'adore euh, les fromages, j'adore euh, les bières qu'on peut trouver un peu partout. Donc, j'essaye de ramener maintenant de temps en temps quelques bières euh, d'Écosse, de Corse, où ils ont des, des très très bonne bière encore une bière à la châtaigne à la piétra donc euh, non j'adore les, les apéros euh, qui ont une histoire voilà et puis, et puis les gens qui sont autour de la table évidemment. et j'imagine que c'est pareil pour la, la nourriture le plat qui vous a le plus marqué votre plat préféré ou, ou celui en tous les cas où, où vous avez vraiment eu un, un coup de cœur incroyable Alors là, c'est une question encore plus difficile, c'est vache parce que euh, figurez-vous que moi, en tournage, je ne fais pas du tout attention à ce que je mange, et donc je me souviens comme ça d'un tournage qu'on a fait en, en décembre euh, au Congo, où on était dans le fin fond de la forêt, et euh, vraiment, j'ai dit, donc, pour ne pas risquer d'avoir de, de, de problèmes d'alimentation, de santé, etc., on a mangé du riz non-stop euh, matin, midi, soir, euh, pendant mm. trois semaines, donc euh, je ne fais pas très attention à ça pendant, le, euh, pendant le, les tournages, donc là, je ne ramène pas tellement de, de nourriture des endroits où je vais ou autre chose comme ça, mais euh, Un peu partout, quand j'en ai l'occasion, en fin de tournage, j'aime bien goûter notamment le Haggis euh, écossais. C'est très spécial. C'est quoi, ça Alors, le Haggis, c'est, euh, disons, euh, un mélange de tout ce qu'on n'utilise pas trop dans la viande, généralement, mais que bah, les Écossais, ils ont décidé d'un peu tout réutiliser à la fin. Et donc, ils font un, un, un plat à base de d'un peu de tout. Ah oui, ok, c'est un peu la fricadelle euh, écossaise. Hein voilà, c'est pas mal résumé, c'est pas mal résumé. Pas mal résumé. <rire> bon allez, pour terminer, dans quel endroit vous sentez-vous en vacances, chez nous, en Belgique, euh, à part votre jardin bien sûr À part mon jardin, euh, un endroit où je me sens vraiment en vacances, qui, qui est vraiment fabuleux de dépaysement assez immédiat, c'est euh, Virel pas si vous voyez, près de Chimay. Mmh. Euh, c'est euh, un endroit avec un très grand étang, une grande roselière, et euh, quand on a la chance d'y aller très très tôt le matin, on a l'impression d'être sur un lac au Canada immédiatement. Il euh, y a toutes sortes d'oiseaux, bon bah moi même en vacances, vous savez, j'aime bien regarder ouais. ça, les oiseaux, les ouais. petits animaux à gauche à droite, et donc c'est vraiment un endroit où euh, je me sens... Euh, c'est vraiment comme vous dites, je me sens immédiatement en vacances. Quand je Virel, veux. près de Chimay. Euh, merci beaucoup, euh, Tanguy Dumortier. <rire> euh, la saison du Jardin Extraordinaire reprend quand, exactement Euh, alors le 4 septembre, on naviguera euh, vers l'Australie euh, pour voir comment on euh, soigne les koalas. Et puis euh, la semaine d'après, expédition Congo, je, euh, ça va être assez surprenant. Ça va être un tournage particulièrement éprouvant. Mais je prends quelques belles images à vous montrer. Et puis on va dérouler tout au long de l'année. Vous allez voir une, des merveilles incroyables que nous offre la nature euh, pendant les voyages. Eh bien le rendez-vous est pris. D'ici là, profitez bien de votre jardin Tanguy du mortier. À bientôt. Merci.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 Zdjęcia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 and you feel like falling down i'll carry you home tonight we are young c'était fun surviva cité l'était du bon côté Avec Émilie de Kegel, ce sera tout à l'heure à 13 h D'habitude, la petite la dame, dame, dit. La dame dit votre prénom. Oui oui, oui, et, oui oui. Et là, j'ai attendu parce qu'à chaque fois, je me prenais les pieds dans le tapis, mais aujourd'hui pas. Bah, pas aujourd'hui. Bah bonjour. Eh bonjour, Stéphane. Bonjour tout le monde. Et eh bien, vous pouvez vous déstresser. Vous, euh, vous pouvez, vous pouvez vous, vous englober dans une espèce de spiritualité, Stéphane. Tout va aller bien. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je sens dans la... Ariel Dombal qui sommeille en vous. Oh non du tout. alors que pour le thé vert, peut-être comme elle. Non, parce qu'on est, on vit quand même dans une dans une société qui va vite, qui avance vite au niveau du temps, au niveau de la technologie et, et on est parfois un petit peu dépassé. donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui euh, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes sur les essentiels, sur une spiritualité alors on ne va pas partir non plus dans, des, dans du spiritisme de l'ésotérisme, des trucs religieux pas du tout, du tout, du tout on va se la jouer à la cool avec, euh, avec un petit cahier d'exercice en fait, mmh. qui, euh, qui a été écrit par euh, Franz Götgeber et Sandra Eugen, qui seront d'ailleurs tous les deux mes invités tout à l'heure, mmh. donc on va voir Comment on peut faire Par des petits exercices quotidiens pour essayer de se, de se déstresser en fait. Vivre ouais. mieux. Voilà. C'est top ça. Donc ouais, euh, on va essayer en tout cas. Ce sera une émission à la cool alors. Zen. 15h. Zen. Ouais. Bon bah à tout à l'heure et puis si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Hein, ouais, par ou, des petits trucs, ou des petits trucs que vous, vous faites tous les jours pour vous sentir mieux, pour vous déstresser Voilà par SMS 3063 ou déjà dès à présent sur la page Facebook de l'émission. On vous attend. Et ben voilà, ce sera tout à l'heure entre 13h et 15h. L'été sera encore une fois du bon côté survivable.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 Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be Avec le soutien de Flair et le soir. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pfff, c'est la crevaison.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 Artisan pâtissier chocolatier, Michel Moineau vous propose des entremets pralines et célèbres macarons pour vos mariages, banquets ou anniversaires. Consultez nos réalisations sur Localizy. Michel Moineau, maître pâtissier chocolatier. Le commerce, autrement. Localizy.com Localizy.com <truits>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 We'll do it just for you. Something more. One day I'll stop it all. It's true, and I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. <laughs> C'était Kid Noise avec Ocean en concert Vivacité dans le cadre du festival Seine sur Sambre. Il aura lieu les 26, 27 et 28 août dans le cadre prestigieux de l'Abbaye d'Aulne. Ne manquez pas donc ce DJ bruxellois Kid Noise en concert là-bas. Les bons plans conso avec Aurore Salsano, c'est dans quelques secondes. Les soldes XXL, la qualité et le service Krefel. Vite, plus que quelques jours pour en profiter.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 Viva! Viva! Viva! Viva! Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Vous allez peut-être bientôt partir en vacances, c'est génial. Mais ce qui l'est moins, c'est de retrouver son appartement ou sa maison cambriolée au retour. Et pour éviter cela, voici quelques conseils en votre compagnie, Aurore Salsano. La première chose à faire si vous partez en vacances, c'est de contacter un conseiller en prévention vol peu de gens ignorent son existence et pourtant ses services sont gratuits et très utiles. Il s'agit d'un policier ou d'un fonctionnaire communal spécialement formé à la prévention des vols. Il vous donnera un tas de conseils pratiques et adaptés à vos besoins pour sécuriser votre maison. Pour connaître le conseiller en prévention vol de votre commune, il suffit de surfer sur le site bsafe.be vous obtiendrez la réponse en fonction de votre code postal. Un site d'ailleurs très utile pour Pour obtenir des conseils sur le vol de manière générale, il a été créé par la Direction Générale Sécurité et Prévention du Service Public Fédéral Intérieur. En attendant un rendez-vous avec ce fameux conseiller, voici déjà quelques comportements simples à adopter. Il faut surtout éviter de montrer que votre maison est inoccupée. Donc, placez des minuteries pour allumer quelques lampes, demandez aux voisins de relever le courrier et de fermer et ouvrir les volets et les tentures ou encore de tondre la pelouse. En plus, ça vous évitera de le faire au retour. Ne laissez pas traîner d'échelles ou d'outils qui permettraient de faciliter l'accès au bâtiment pour les cambrioleurs. De la même façon, n'oubliez pas de fermer votre abri de jardin. Avant de partir en vacances, mais le conseil peut s'appliquer aussi toute l'année, faites un relevé de vos biens de valeur avec le numéro de série et des photos de chaque appareil. De cette façon, la police pourra identifier les biens plus facilement s'ils étaient retrouvés. Vous pouvez aussi placer au coffre les bijoux et autres objets de grande valeur. De manière générale, n'hésitez surtout pas à préciser au bureau de police de votre quartier que vous partez en vacances. Il prévoit en général des rondes, pour jeter un oeil sur les habitations vides. Merci Aurore, et on se retrouve demain. Euh, tous les bons plans d'Aurore, vous les retrouvez aussi sur vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances. Dans un instant, euh, l'information sur Vivacité, et puis euh, le retour d'un air de vacances et le concours. Êtes-vous capable de reconnaître une musique en une seconde On vous reposera la question tout à l'heure pour vous emmener à Bobéanland. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south, way on. Swing, c'était Dire Straits sur Vivacité. Restez avec nous. Tout à l'heure, nous appellerons Alec Mention. Vous vous souvenez de Léopold Nord et vous, eh bien, ce sera lui, notre people en vacances. Et puis, nous parlerons également vélo avec le beau vélo de Ravel. Nous irons à l'extrême-est du pays en compagnie d'Adrien Jovenot puisque l'étape de ce samedi se déroulera à Morrisnet Merci d'écouter Vivacité. solde chez Plumard Plumar. jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lit, box springs, linge de lit Plumar, dormir, est tout un art. il y a toujours un Plumard près de chez vous à Recourte et Vervier ou sur plume-art.be Sur Vivacité avec Delphine Vreux. Bonjour, les démineurs avaient déjà été appelés chez lui au début de l'année. Un vieux collectionneur d'armes et d'explosifs a été tué ce matin à Anderlue près de Charleroi, lorsqu'une grenade a explosé. Les démineurs ce midi sont encore sur place, ils doivent sécuriser et emporter le reste de sa collection des explosifs et notamment plusieurs obus. Un périmètre d'évacuation d'une centaine de mètres étant décrété autour de la maison. Écoutez Michel Méhan, il est le porte-parole des pompiers de Charleroi. Une annexe arrière de, de l'habitation était en feu, pulvérisée, on peut le dire, par une explosion. C'est un, Ce sont des, des armes anciennes, à savoir des grenades, obus et autres qui se trouvaient dans, dans l'atelier, on va dire. Et la personne de, de 82 ans, euh, qui était un, un amateur d'armes, euh, a travaillé manifestement sur une grenade qui lui a explosé euh, dans les mains. Donc il est mort hélas sur le coup le danger potentiellement en tout cas est encore là oui étant donné qu'il y a eu en plus l'incendie donc euh, ce sont des armes qui sont très euh, instables et donc on ne sait jamais ce qui peut arriver donc les démineurs qui, qui eux sont, ont l'habitude de ce genre de choses vont prendre les choses en main Michel Méhan, le porte-parole des pompiers de Charleroi, interrogé par Maxime Paquet. L'alerte est terminée à Mons. Deux bâtiments officiels bouclés ce matin. Un du ministère des Finances et un autre de la police fédérale derrière la gare. Un suspect a été arrêté dans les garages de la police. Il était équipé d'un marteau et d'un tournevis. Une femme de ménage a appelé la police. Et quand il a été questionné, l'homme a affirmé avoir truffé le bâtiment d'explosifs. Mais les démineurs n'ont rien trouvé. L'auteur de la fausse alerte est connu de la police de la brigade des stupéfiants. Cinq passagers d'un tram, légèrement blessés ce matin à la station Rogier à Bruxelles. Le tram a dépassé son terminus et a heurté le quai. Pas de conséquences pour le trafic. Le véhicule a été emmené au dépôt pour vérifier s'il n'y a pas eu de problème technique et le chauffeur est interrogé. 10 000 lits de trop La mutualité chrétienne estime que 10 000 lits sont de trop en Belgique dans des hôpitaux pour des hospitalisations aiguës en chirurgie, en gériatrie ou encore pour des accouchements et ce ne sont que quelques exemples Mais ce qui inquiète la mutualité c'est que ces lits excédentaires Pourrait être fort utile pour accueillir des malades chroniques, des personnes qui souffrent d'une maladie grave et qui font d'incessants allers-retours entre leur domicile et l'hôpital. Et ces malades seront de plus en plus nombreux vu l'évolution de la population. Un autre exemple avec Jean Hermès, le secrétaire général de la mutualité. On voit par exemple le cancer, le cancer était une maladie aiguë avant, aujourd'hui on soigne le cancer de telle sorte qu'il est stabilisé mais il a besoin de, euh, de soins récurrents encore tout au long de la vie Et donc, ce qui veut dire qu'on a besoin d'autres types de soins par rapport à ces maladies qui s'étalent sur toute la vie, de même que pour les personnes âgées qui ont besoin de soins et services qui sont liés à des problèmes de dépendance ben, ce sont d'autres types de de soins, mais aussi on a besoin de soins de revalidation pour justement raccourcir la durée de séjour à l'hôpital aigu, mais permettre aux personnes aussi de passer par un service de revalidation qui ainsi va permettre un retour à la maison de manière plus stabilisée et éviter parfois des réadmissions parce qu'on est rentré trop tôt à domicile parce qu'il n'existait pas justement ce service de revalidation. Des propos recueillis par Sophie Léonard. Il n'a pas fini à l'hôpital, mais le pape François a raté une marche. Il est tombé ce matin à Czestokova, en Pologne. Il s'est aussitôt relevé, aidé par les prêtres qui l'accompagnaient. Le pape visitait un sanctuaire marial devant la foule de quelques centaines de milliers de personnes. Il a offert son premier bain de foule. Le pape François participe au JMJ en Pologne. C'est le grand rassemblement des jeunes catholiques du monde entier. Du monde aussi vers la France, Adrien Demé, ça ralentit à la frontière. Oui, pour rejoindre cette frontière française, via le 17 par exemple, vous perdez une trentaine de minutes entre Courtrai et la frontière française. Et puis sur le 40, venant de Yabeck, comptez perdre également une trentaine de minutes à l'approche de cette frontière à partir de Adinkerque. ça coince donc vers la France. Et puis à Bruxelles, on nous signale que les abords du complexe Louise eh bien, sont concernés par un incidence. Qui provoque bien la fermeture à la circulation des axes au niveau du Carrefour Louise Stéphanie. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À 13h, le journal, et vous retrouvez jusque-là Stéphane Piebeuf, un air de vacances. Savez-vous danser la Macarena non, Oui, c'est vrai. Vous sûr, vous rappelez de la matins, chorégraphie comment, comment on le fait C'est les, les bras, les bras, ouais, les bras le chante, en l'air. Euh... Oui, je bref... vous laisse vous débrouiller, en fait, c'est de la radio. On, oui, effectivement, mais en même temps, il y a le clip sur euh, vivacité.be. Euh, on compte sur vous pour euh, venir danser la, la Macarena avec nous. Alors, bien sûr, euh, Dans tout quelques suite. instants, ça va être sympa, super. On sera, on sera tous ensemble avec la Macarena et vous dans, dans la voiture. Bah, prévoyez le parking, hein, arrêtez et vous, et puis on va mettre la musique à fond. C'est dans quelques minutes sur Vivacité. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabankbe slash investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Pieboeuf. No. Of Lifetime, c'était Coldplay. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et notre jeu de plage extraordinaire qui vous emmène en famille pour 4 personnes. Direction le parc Bellowart. C'est à Ypres. Il y a plein de choses à faire à Bellowart. En plus, euh, vos accès sont, euh, sont valides jusqu'au 25 septembre. donc Vous pourrez même profiter eh bien, de l'été indien, comme on l'appelle euh, dans le parc, qui sera toujours ouvert euh, début septembre, histoire de encore mieux décompresser euh, après euh, les vacances et, euh, et rester finalement dans cette atmosphère de vacances. Avec par exemple euh, la rivers Le boomerang, le niagara, ce sont les, les attractions. Et puis il y a également des animaux là, hein, à, à Bellowart les léopards de l'amour, les éléphants d'Asie, les girafes, les tigres, les bisons d'Europe, les kata, des restaurants extraordinaires, des spectacles et puis euh, des événements aussi. Il y, a, il y a Halloween par exemple que vous pourriez fêter aussi au sein de Bellowart, mais y aller en été ou au mois de septembre, c'est génial. Quatre personnes, donc deux adultes, deux enfants. Voilà le cadeau qu'on vous offre. Mais alors, la mission que vous avez aujourd'hui est assez compliquée, c'est vrai, on a peut-être poussé le bouchon un petit peu loin, parce qu'on s'est dit, oui, on a les meilleurs auditeurs du monde sur UACité, ils sont capables de retrouver une chanson si on leur passe une seconde de la chanson. C'était peut-être un petit peu trop ambitieux, on va réécouter cet extrait. C'est une seconde, c'est une seconde et on a reçu déjà des SMS au 6003, c'est par SMS que ça se passe vous prenez votre GSM, vous envoyez la bonne réponse au 6003, alors je suis désolé de, de vous le dire euh, Isabelle vous avez envoyé Kungs avec This Girl c'est pas la chanson que l'on recherche Monique nous a envoyé Lio de Pleine Monique, Lio ce n'est pas ça, ce n'est pas non plus les Cranberries, ni Anastasia et ce n'est pas non plus David Guetta, voilà voilà alors de qui s'agit-il, on recherche l'interprète de cette chanson Une seconde, à vous de jouer. Si vous vous sentez capable de relever le défi, eh c'est par SMS maintenant, au 6003. Et dans quelques instants, on vous appellera en direct sur Vivacité pour vous offrir 4 accès pour une journée inoubliable en famille à belle ouart Dis Dites-le-vous, voice... ou écoute une fois, ça c'est un grillon mâle qui cherche une femelle vieux. Juste, est ça Ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche la bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui, Grillo. Oui. La bernesse qui donne du goût grillade. La, la voilà De vos mains. à table Ce dimanche, chez Brico, tout sera à moins 15%. Et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à à l'heure, en face du McDonald's. Dès 13h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Que ce soit à la maison ou non d'ailleurs, nous avons organisé les vacances des tout-petits dans l'été du bon côté de ce mercredi. Pour écouter ou écouter l'émission, rendez-vous dès à présent sur notre site internet. Un air de vacances sur Vivacité Ça y est, c'est maintenant. <rire> Los del Rio Macarena, c'est notre deuxième tube de l'été. Le duo espagnol existait en fait déjà depuis les années 60, avant de connaître un succès bah, planétaire, hein, vous en doutez, avec ce titre initialement paru en 1993, mais qui n'explosera véritablement qu'à partir de l'année 1925. Et alors, s'entend le bon filon, un autre groupe souvenez-vous, s'était euh, auto -baptisé Los Del Mar et a enregistré une version pratiquement identique euh, qui d'ailleurs a mieux fonctionné que l'original dans certains pays comme la France mais en Belgique, c'est bien la version de Los Del Rio qui sera le tube de l'été 1996 avec sa célèbre chorégraphie créée par Mia Fry Allez, on refait les gestes des années 90 Dansons tous ensemble la Macarena avec Los Del Rio sur Vivacité tu cuerpo pa dar la alegría Macarena y tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, macarena. Ay. tu cuerpo, alegría, Macarena don't you worry about my boyfriend The boy whose name is Vitorino I don't want him, can't stand him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 Macarena, que tu cuerpo es pas dans cosa buena. Mal ton tu cuerpo, Macarena. Eh, Macarena. Eh, Macarena, Los Del Rio. C'était sympa ça, hein dans les années 90, en 1996. Allez, on va vous appeler maintenant pour vous offrir les 4 entrées. Direction donc le parc Bellowart, un parc magnifique à Ypres. Un passe familial pour une journée inoubliable. Donc, on compose votre numéro de téléphone. Ça y est, je peux appuyer sur le, le, le numéro. Hop, on va voir si quelqu'un a trouvé. Le titre, une seconde, imaginez un peu. Je pense que moins que ça, on peut pas faire. Hein. Bravo à, à, à toutes les personnes qui avaient trouvé la bonne réponse, d'ailleurs. Alors, ça sonne Allô Bonjour Bonjour Bienvenue sur Vivacité, c'est Stéphane à l'appareil. Oui, bonjour Et vous, quel est votre prénom Dominique. Dominique, où êtes-vous À clavier. Ah, vous êtes près de l'ordinateur, alors Non, pas du tout, ah <rire> mais bon mon mari est informaticien. Ah bah voilà, un informaticien clavier, c'est normal, hein <rire> Bon, comment ça va Vous êtes en vacances, en congé, au travail Ah, on part demain matin. Ah oui, ouh là là, où ça En Toscane. Ouh, ça c'est bon ça, vous allez aller boire du bon vin, le Chianti Classico, etc., le Monte Pulciano, visiter Sienne. Vous avez un programme voilà. déjà établi ou pas Il y a Florence aussi, pas mal. Voilà, Florence, on va à Luca en fait. À Luca, c'est près d'où ça Luca Nous, bah, pas loin de, euh, de Florence, euh, pas loin de... Bah, un petit peu plus loin de Sienne, mais voilà, on est plus ou moins euh, ouais. tout près de tout. C'est magnifique, en plus là, il y aura du soleil. Hein. Ah, voilà, j'espère. C'est bon, garanti, il fera même très chaud. Hein. Et vous êtes euh, à l'hôtel ou dans, dans un bad and breakfast, comme on dit où, où, où, où, où Un agritourisme. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, il y en a beaucoup là-bas voilà. en Italie en plus. Et, euh, voilà. On se sent un peu chez soi sans, sans être vraiment chez soi. C'est des paysans. C'est Exactement. Un bon, bon, Dominique, alors franchement, vous êtes très doué parce qu'on a passé une seconde d'une chanson et vous avez réussi à trouver de qui il, euh, il s'agissait. On va remettre cet extrait. Il s'agit de, de qui Gala. From desire. Avec le titre et tout, waouh! C'était très bien aussi, ça, dans les années 90. Hein. Bon, parfait, c'est ce que j'aime. Ouais, avec euh, les, les, les demoiselles en topless, euh, à la salle de gym, euh, c'est souvent la chanson utilisée pour les, les, les cours de gymnastique, ça, non? Voilà. Pour faire le step, les steps et, euh, et les autres exercices euh, féminins, les pilates euh, <rire> et autres bien trucs Bien entraînant, oui. Ouais, voilà. Bon, c'est bien parce qu'en plus, vous allez partir en vacances. Et quand vous reviendrez, vous pourrez profiter avec votre famille et bien, du parc Belloward. On vous envoie ça par recommandé, comme ça on est sûr que ça arrive chez vous. D'accord Super. Un eh gros bisous, bonnes vacances à toute la famille et merci d'écouter Vivacité. <rire> merci à vous. À bientôt, gros au, bisous, au revoir. A bientôt, au revoir. Photo une date, c'était n'y pas croire, c'était pourtant hier, mentir ma mémoire et ces visages d'enfant Et le mien dans ce miroir Oh c'est pas pour me plaindre ça vous n'avez rien à craindre La vie m'a tellement gâté, J'ai plutôt du mal à l'éteindre Oh mon Dieu j'ai eu ma part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 Il nie jamais rien demandé ça c'est pas la à boire allez face à l'éternité ça va même pas Tant de grâce où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre Encore hier Il est tard c'est pas grand chose et un pulls que de temps les je se reposent et caresser juste un baiser un baiser encore un soir Céline Dion Encore un soir, en hommage à son mari René décédé, une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman sur Vivacité. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Eh ben Denis Collard, il est de retour pour vous rendre un service génial, vous prévenir de la météo de votre lieu de vacances avant votre départ. Il suffit de la demander hein, par SMS au 3063, ça vous coûte un demi-euro euh, l'envoi. Ou alors vous pouvez vous rendre sur notre site internet et là c'est gratuit, vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances. Denis, il y a de la demande. Hein. SMS reçu du 0476 76 et je vous laisse deviner les deux derniers chiffres. Euh, ce SMS vous dit ceci, les gorges du Verdon du 30 juillet au 16 août, il s'agit d'un sublime lieu en Provence, Denis Évidemment, Stéphane, en prenant les gorges du Verdon, on ne prend pas un risque énorme. Hein. À partir de vendredi, 34 degrés plein soleil. Samedi, 33 degrés, on entend les cigales. Et puis alors, euh, dimanche, lundi, mardi, quelques nuages. Mais pour faire beau, ça ne va pas pleuvoir, mais ça va ramener les températures à 29 degrés. Et puis moi, je ne vais pas jusqu'au 15 août. Hein. Moi, je vais quand même déjà jusqu'à mercredi, jeudi, la semaine prochaine, avec à nouveau 30 à 31 degrés. Eh ben Zou, moi ça m'a déjà rien que fatigué, rien que de dire ça. Ah mais restez un petit peu avec nous Denis, parce que pour terminer, nous, nous allons nous allons prendre une autre direction. Alors je sais pas si c'est une blague, mais euh, Georges souhaite connaître la météo de Lakoutsk n'est-ce pas en Sibérie Faut prendre son manteau pour y aller, non Ah Stéphane, je sens bien l'acharnement que vous mettez pour que nous souffions le chaud et le froid dans cette météo des vacances. Mais à Yakouks, Russie, 22 degrés pour aujourd'hui, pas trop mal, niait, niait. 24 pour demain et puis même 28 degrés pour samedi avec éclairci passage nuageux. On redescendra un petit peu dimanche et lundi avec 27 et 26 degrés. Et puis là, on revient à une météo plus sibérienne à partir de mardi avec deux. De la pluie, 18 degrés, 16 degrés pour mercredi, 15 pour jeudi, et l'hiver commence déjà dans un mois et trois semaines. <rire> non, non, non, ça, humour russe. Euh, merci Denis Collard, vous êtes excellent, et c'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous retrouvera demain. N'hésitez pas à demander la météo de vos vacances à Denis Collard, donc rendez-vous aussi sur vivacité.be Des soldes, il y en a partout. Mais il y a soldes et soldes. Et chez Falzone, vous trouverez du carrelage et du sanitaire soldé. De quoi craquer sans culpabilité. Notre expérience fait la différence. Carrelage Falzone, rue de Mangombrou à Verviers et nouveau showroom de 2000 m2, avenue Georges Truffaut à Liège, ancien magasin massif. Vivacité et la Une présente... Amadeus. En raison de son énorme succès, le spectacle de l'été à l'abbaye de Villers-la-Ville joue les prolongations jusqu'au 13 août. Réservation amadeus2016.be Avec la Loterie Nationale, le soir et le Viflexpress. Express. Et c'est gol goal, Gol, gol, gol, Sport Foot Magazine. Les bouche bées les fans les plus déchaînés. Cette semaine, l'édition spéciale compétition belge. Sport Foot Magazine. Vivez le foot En vente maintenant. c'était REM à midi 32 sur Vivacité. Bon appétit hein, si vous êtes en train de manger le sandwich euh, ou carrément le repas trois services. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et les people en vacances euh, invitent Alec Mention à notre table ce midi. Bonjour Alec. Bonjour. Alec, c'est Léopold Nord et vous, hein, notamment Alex, c'est aussi Bruxelles-Toulouse. Bruxelles, Toulouse. Avec Jean-Pierre Madère, comment ça va, Alec Mention Ça va très bien, justement. Jean-Pierre Madère était pas loin de moi il y a quelques jours. Ah bon Nouvelle Parce collaboration, que... nouveau disque En fait, on est sur un nouveau film qui s'appelle Star 80, la deuxième partie. Ah, carrément. Ouais. Et, oui, on va tourner ça à partir du mois d'août, justement. Euh... En, à Paris ça veut dire qu'il n'y aura pas de vacances pour vous cet été ben, vous savez nous on est des gens décalés hein. On, en général euh, c'est vrai que moi les vacances c'est plutôt euh, des occasions comme j'avais vécu notamment avec euh, le beau vélo d'ailleurs euh, et Adrien Jovenot Euh, sur les routes du Québec euh, en octobre il y a, il y a deux ans oui. euh, voilà. les, les vacances c'est plutôt ça parce que l'été c'est plutôt une période euh, je pense qu'on est un peu tous les artistes pareils où euh, on, on laisse venir l'inspiration on rencontre pas mal de monde euh, mmh. sur les routes euh, que ce soit le, autour de France ou sur euh, justement les tournages etc et euh, on est plutôt des gens qui feront des vacances d'une façon, façon décalée ouais, tout, euh, tout ça pour nous sens. dire que vous partez hors saison quoi voilà on, par, on, on, on, on beaucoup, beaucoup déjà dans l'année, donc euh, l'été n'est pas forcément la période où on part le plus. Quel était votre meilleur souvenir de vacances oh, Je pense que le meilleur souvenir de vacances, pour moi, c'était quand j'étais enfant avec mes parents, euh, euh, au camping, à Ramatuel, dans les années, euh, fin des années 60, donc c'était vraiment l'époque du gendarme de Saint-Tropez. Ah oui, c'était déjà euh, l'ambiance, enfin, euh, peut-être pas nudiste, mais euh, déjà la bonne ambiance telle qu'on peut non, la Non, pas la à cette époque-là, mais ouais. <rire> bah, on, était, euh, bon, on était une famille nombreuse, donc euh, on partait... Euh, euh, avec des, des, des petits moyens euh, au camping, et c'était vraiment sympa. C'était des vacances, euh, les, les pieds dans le sable, une époque où il n'y avait pas encore énormément de monde euh, du côté de et Saint-Tropez, rien à voir avec, euh, avec ce qui se passe maintenant. Alors, aujourd'hui, vous êtes plutôt piscine, mer ou montagne euh, Moi, c'est plutôt montagne, Moi c'est plutôt montagne. mais euh, voilà justement, euh, pour reparler de ce film Star 80, on a tourné ça à la montagne, à, à 2000 mètres de haut, pendant... Euh, la première partie a été tournée euh, l'hiver dernier mmh. et euh, c'est vrai que la, la montagne a un côté qui est plus, euh, plus dépaysant je trouve euh, Alec Mention, quelle est la météo idéale de vos vacances euh, C'est une météo euh, une météo stable Parce qu'en Belgique, évidemment, on a, on a une météo qui est très très changeante tous les jours. Oui. Donc voilà, une météo stable. Ça peut être la Bretagne avec un temps tout le temps pareil, mais c'est rare. Donc évidemment, le sud de la France pour ça est quand même génial, parce que c'est un, un soleil assuré. Voilà. Oui. Avez-vous un apéro ou un cocktail de prédilection Oh ben, un petit côte de Provence, c'est pas mal. Côte de Provence, c'est rosé ça Rosé, oui, voilà. Quel est votre plat préféré de l'été Mon plat préféré de l'été, c'est la ratatouille évidemment. Ah oui, c'est pas trop lourd ça en été la ratatouille Non, pas du tout, pas ouais. du tout. Cette euh, tomate, courgette, euh, poivron. Euh, Des petites saucisses aussi dedans alors. Ah oignon, non, pas trop de saucisses dedans. Là mon, mon copain Patrick Hernandez qui est un, en dehors de Bantu qui est un chef, chef coq extraordinaire, m'a donné quelques leçons de ratatouille. Oui, ouais, c'est parce que chacun a sa petite recette, etc. Donc vous voilà, vous mettez voilà. pas les petites saucisses Ah non, pas moi, non, non. Ok, non, non. bon. C'est bizarre ça. Enfin, J'imagine pas la ratatouille sans les petites saucisses. Enfin bref, on va pas, <rire> on va pas faire un débat sur la ratatouille. On va plutôt voilà. passer à la glace. Hein. Vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum Ah plutôt vanille. Vous mm -hmm. êtes très indiscret quand même. C'est le but. Hein. Alors ah. chez nous en Belgique, dans quel endroit vous sentez-vous vraiment en vacances En Belgique, oh il y a pas mal d'endroits où je me sens en vacances. Moi j'aime beaucoup le coin de, de Rochefort, j'aime beaucoup, le, le, beaucoup la province du Luxembourg parce que c'est une, une province qui est très très variée, avec des paysages qui, ne sont, pas, euh, qui sont un peu moins durs que l'Ardenne, euh, moins sombres je dirais que l'Ardenne. J'aime beaucoup les, euh, le côté de la Vaux-Sainte-Anne, etc. Cette région-là est très très belle. Et votre station balnéaire préférée en Belgique pour terminer Oh, je pense que ça doit être Dunberg, parce que c'est aussi des souvenirs d'enfance. C'est une, une station qui n'a jamais changé, euh, qui est vraiment très familiale et très sympa. Dunberg, c'est près de quelle autre grande station C'est à côté de Knock, en fait. C'est un peu plus loin que Knock. Ah, ouais. voilà. Dunberg, près de Knock. Alors, c'est noté. Merci beaucoup, euh, Alec Mention. Et on vous regardera donc dans le film Star 80. Et, et, et musicalement, il y a d'autres projets qui arrivent D'autres collaborations Oui, alors musicalement, j'ai beaucoup travaillé cette euh, année sur l'album de Julie Compagnon qui sortira euh, en octobre. Et elle était là hier en plus, Julie. Ah ben voilà, voilà. Oui. Et Julie qui a un talent, un talent fou et, et qui va qui va pas se priver de, de le faire connaître. Ouais. Et puis, il y a mon opéra rock, Ops, qui va émerger en France en 2017. Donc là, on a beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'on doit euh, reformater l'opéra rock pour les scènes, la scène parisienne dans un théâtre à partir de septembre 2017. Avec Julien Le Lepers, c'est lui le maître de cérémonie. Alors, c'était avec Julien Lepers sur la Belgique, mais en fait, ça c'était juste... Euh, il faisait juste une visite de courtoisie, parce qu'en fait, okay. euh, ce sera vraiment les jeunes qui seront sur scène, ce sera vraiment les, les jeunes artistes du casting qu'on a fait. D'accord, parfait. Ben, vous n'hésitez pas à nous en parler dès, dès, que, dès que vous le souhaitez. Hein. Vous êtes toujours le bienvenu. D'accord, c'est gentil. Va. Et euh, merci, bon été, bel été. Euh, Inspirez-vous bien alors cet été. Comme, euh, merci, comme à vous, aussi, vous bientôt, aussi. au revoir. Merci, au revoir. So I stay, yeah, yeah, yeah, yeah. Cet été, sur Vivacité, avec Kigo, c'est testé et dans quelques instants la musique de l'Australie. Non, c'est de l'Autriche, pardon. <rire> Je vois Austria. Non, c'est Autriche. Nous serons donc en Autriche pour le top 3 du tip-top autrichien, si vous préférez. Mais juste avant, on montrera sur la selle du beau vélo de Ravel avec Adrien Jovenot. Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Crefell, mon rêve, ma cuisine.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 Vivacité présente en partenariat avec NJ Electrabel Le beau vélo de Rendez-vous le 30 juillet au pied du viaduc de Maures Net Pour une balade bucolique au pays des trois frontières Gueule d'amour et ligne verte du château de Beusdal Au cimetière américain dit de Henri Chapelle En passant par les mines de plombières Nous pédalerons pour ne pas oublier À samedi les amis Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel Avec NJ Electrabel Tudum.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 Soldes, soldes monstres, au Meubles Mailleux. Et avec toute mon équipe, je m'y engage. À Neupré, Namur, Bastogne et sur meublemailleux.com. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Direction les cantons de l'Est ce samedi pour le beau vélo de Ravel. Mais sur quel village de l'entité mettez-vous exactement le cap, Adrien Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Nous mettons le cap sur Moresnet et on en parle avec Georges Wattelet des chemins du rail. Alors Moresnette, Georges, elle est célèbre entre autres pour son viaduc ferroviaire centenaire. Oui, tout à fait. Euh, ça ressemble presque à un aqueduc romain, mais <rire> pourtant c'est pendant la guerre 14-18 que les Allemands ont décidé d'entreprendre la construction de ce viaduc parce qu'il permettait de relier Aix-la-Chapelle à Tongres pour le transport des troupes. C'est un splendide ouvrage d'art qui surplombe la gueule, hein, la, la rivière qui sillonne la région. Une superbe vallée. Euh, le viaduc a évidemment été détruit lors des deux guerres et puis on l'a reconstruit euh, par la suite. Et depuis dix ans, ben, il s'est offert une nouvelle jeunesse parce que sur cet axe de marchandises, les tabliers du pont ont été renforcés et les trains circulent de nouveau à 60 km/h. Et ça mérite d'être vu parce que c'est impressionnant comme spectacle. C'est vrai et vous pourrez voir ça après demain. Alors on est au cœur de plusieurs lignes ferroviaires. Ah oui là, euh, les numéros... Euh, <rire> C'est presque le loto. Oui, presque le loto. Donc il y a la ligne 24 qui est réservée au transport de fret. Il y a la ligne 37 qui, elle, est réservée au transport de passagers et qui va de Ergenrath jusqu'à Aix-la-Chapelle. Alors il y a d'anciennes lignes aussi qui seraient susceptibles d'être mieux aménagées et connectées. Et ça, ça forme un, un maillage. Il y a la fameuse ligne 38 qui arrive à Hombourg et on pourrait la continuer vers Plombière. Il y a la 39 qui vient de Welkenrath et qui va encore toujours en partie vers Aix-la-Chapelle. Et puis elle a été reconvertie en, en pré-ravel. Et puis il a la 39A vers la Calamine et qui passe d'ailleurs sous le viaduc de Moresnet. Bon, j'arrête là parce qu'après, euh, on va se mélanger dans les chiffres. D'accord, et on pourra nous pédaler hein, sur euh, ce réseau euh, Ravel dans la région de, de Moresnet le, le 30 juillet. Est-ce que vous avez encore un souhait à émettre, Georges Mais Chemin du Rail ne cesse de dire euh, bon et de préconiser l'aménagement et la valorisation de ces lignes qui sont d'une part dans une région au paysage merveilleux et aussi il y a un passé industriel qu'il faut pouvoir mettre en, en valeur. Alors on... en parlera demain. Demain, on revient avec une nouvelle séquence euh, Beau Vélo de Ravel et nous zoomerons sur Helmut Lotti qui sera notre invité donc, euh, au pied du viaduc euh, ce samedi. Super, merci euh, Adrien. Vous trouvez bien sûr toutes les informations sur les showcases, les activités, le brunch notamment euh, la balade aussi proposée dans le cadre du Beau Vélo de Ravel à Morresnet sur notre site internet. Rendez-vous sur vivacité.be En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Kéboeuf. Chers amis, je suis en fête Mes chers voisins, mon cher facteur Je vous laisse enfin une lettre Que vous lirez tout à l'heure On va pas se mentir cette fois Pour la dernière, je veux être clean C'est le cœur libre que je vous quitte Sans grand discours et sans émoi Je laisse tomber, j'abandonne Je largue tout, je pars devant À vrai dire, je me trouvais morne Un peu pervers, un peu navrant Ce n'est pas pour vous fâcher Et entre et nous, ça, ça change à rien Mais je m'en vais déserter Je pars pas voyager bien. avec mon chien Je pars seul sans escorte j'irai sur les chemins Pour le moment que j'étais, tout était traché. Jusqu'à devenir un homme, alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul, comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque, qu'on accepte de baisser son froc. Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain. De bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin, je pars. en passant mais pas plus con Mon cœur et mon corps à l'envie. Renaitront petit à petit. Si je croise un de vos rien en cours de route, j'en suis sûr. Nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. on ne me parle plus jamais ni de mon job ni de ses faits, qui en ferait de moins dégueulasse qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent on me recherche car je suis pas tout blanc, je l'avoue. Je suis pas dit leur que je me perche. Inutile de me mettre au trou. Demain. Bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouve C'était Boulevard des Airs avec Zaz Demain de bon matin Demain de bon matin, et bien il y a le 6-8 à la télé Notamment, hein, Ah oui, c'est vrai, Et nous hein y serons tous les deux C'est vrai, vous y serez aussi, oui, c'est oui, oui, oui, génial oui. C'est sur euh, la Une, bien sûr, avant le 8-9 Que vous écoutez aussi à la radio sur, euh, sur Vivacité Bon, euh, Emilie, est-ce oui. que ça vous intéresse De connaître le top 3 du tip-top Autrichien Allons-y Ça s'appelle en fait le O3 top 40 hein, Je ne <rire> dis pas à la façon autrichienne parce que je ne vous ai pas du tout parlé Comme, euh, comme eux, mais en troisième position C'est Disturbed avec The Sound of Silence encore une reprise j'ai envie de oui oui évidemment alors en deux vous allez voir c'est très sympa il passe pas trop en Belgique et pourtant on pourrait je pense Ça s'appelle Ali Farbun et Yunotus alors le titre c'est Please Tell Rosie Ah c'est rigolo ça c'est léger c'était c'est c'est cool c'est pas mal Et à votre avis, qui est numéro 1 en, en Autriche Imani oui, <rire> oui Don't be so shy hein. Bon, alors, Émilie, euh, oui. hier, euh, on vous a demandé de relever un défi. Oui. Parce que vous êtes une femme de défi. Tout à fait. Et justement, on vous demandait le, bah, le hit parade, le numéro 1, en tout cas, euh, du Vietnam. Oui, alors, au Vietnam, on va aussi faire le top 3. Vous avez un titre Typiquement vietnamien qui a été traduit en anglais, ça s'appelle simplement Hello Vietnam. Voilà. Ça casse pas trois patins à canard laqué. <rire> surtout qu'il n'y en a que deux à la base. Oui, mais c'est l'expression. Alors, par contre, au niveau euh, du top 2 et 1, on reste dans de l'américain, du euh, blockbuster, j'ai envie de dire. Niveau 2, c'est le nouveau Britney Spears. <rire> Spears, euh, mais on ouais. va lui demander quand elle sera chez nous parce qu'elle va parader euh, au Vietnam mais ce serait bien qu'elle arrive aussi du côté européen oui. et numéro 1 par contre c'est un titre qu'on connaît bien un artiste qu'on apprécie c'est Charlie Puth. ah ok donc si on va au Vietnam parce voilà. que Benjamin Maréchal il y est pour l'instant oui. et d'ailleurs on l'appellera demain en direct de Hanoi euh, juste avant qu'il reprenne l'avion pour revenir en Belgique et donc il sera vraiment là au, au Vietnam donc un... mm -hmm. à mon avis il n'a pas été trop dépaysé côté non, du pense non je ne pense pas mais alors est-ce que vous voilà. voulez être dépaysé pour demain Stéphane Ah bah oui. Alors dites-moi. Écoutez, je pense que demain, nous pourrions, par exemple, aller euh, en République Dominicaine. D'accord. Ok, très bien. En République je Dominicaine. Je m'attendais un truc un peu plus, mais ok, très bien, République Dominicaine. C'est paysans la République Dominicaine. Oui, très des paysans, mais c'est facile comme Entre la comme plage des de Blankenberg et la plage des Caraïbes, il n'y a qu'un y qu océan. Eh <rire> ouais, voilà. ben ça marche, la République Dominicaine pour demain. Super, bon, restez là parce que dans un instant, ce sera à vous survivre.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 C'est encore loin, dit. Ou alors gêné. Mon grand, je viens te rechercher à 22h, hein Ouais Cet été, pensez plutôt au tech pour vous déplacer. Rejoignez notre page Facebook Tech On Tour et tentez de gagner des places pour vos prochaines activités. Le Tech, partenaire de vos évasions estivales softly with his song, killing me softly with his song telling my whole life with his words, killing me softly with his song uh, Yo, yeah, yeah. this is Now. why I Uh, Prize uh. well, We well little me sitting love. up here on Refugees the here. While I'm on this road, uh, I got my girl uh, L. Uh, one, time, one, time, one time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics, the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style And so I came to see him and listen for avant d'entrer dans un univers complètement zen avec vous Émilie de Kegel. Oui, la spiritualité pour les nuls, ça tombe bien, vous en faites peut-être partie, eh bien, rendez-vous juste après le journal de 13. h L'été du bon côté, c'est avec vous Émilie, et tout de suite c'est de Nicolas pour la météo. Dit, votre partenaire pour l'été, solaire, mini-format, premier soin, tout est chez dit dit, faites-vous plaisir. Bonne journée à tous. On connaît toujours une distinction entre l'ouest du pays où les éclaircies sont présentes et le sud où les pluies continuent à s'égréner. Elles seront un petit peu plus éparses l'après-midi. Les températures ne changent pas de jour en jour. On garde 19 à 23 degrés avec un vent qui va tourner à l'ouest cet après-midi. La nuit prochaine, on s'attend à ce qu'il y ait encore des petites pluies, mais cette fois sur l'ensemble du pays. Et demain, on aura un ciel assez menaçant avec le matin pas mal d'avers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 Accident d'obus ce matin à Anderlu près de Charleroi. Un collectionneur est mort alors qu'il manipulait un engin. L'explosion n'a pas fait d'autres victimes mais le quartier a été secoué. Les grandes manœuvres sur le terri du Hena à Flemal. Le terry sera rayé de la carte dans une quinzaine d'années pour évacuer les cendres. Un hélico est venu ce matin installer une bande transporteuse sur les lieux. Les musulmans de Belgique de plus en plus souvent victimes de racisme. Les actes islamophobes. Bob se multiplient après les attentats. Le Centre pour l'égalité des chances, UNIA, dénonce un phénomène qui n'apportera forcément aucune solution aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la société. Le journal de 13h avec vous, Manu Delporte. Bonjour. Bonjour, Émilie. Bonjour à tous. Cet accident mortel à Anderlu, près de Charleroi, ce matin, un homme de 82 ans, un ancien...